บ o ๊กทูหกสิสกิารปฏิเสธหนึ่งน égation ห่งดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ Je ne c o m p r ฉันไม่เข้าใจประโยคฉันไม่เข้าใจความหมาย ne comprends pas, comprend pas, comprend pas le sens. Kun Kro, l'instituteur. L'instituteur. Kun, vous comprenez v o u s l'instituteur? Comprenez-vous l'instituteur? Oui, je le comprends bien. Oui, je le comprends bien. Kun Kro, l'institutrice. L'institutrice. Kun, vous comprenez l'institutrice Est-ce que vous comprenez l'institutrice Ka, dì chan kau zai than đi. Oui, je la comprends bien. Oui. Je la comprends bien poukon les gens les gens kun pou kon est-ce que vous comprenez les gens e s t c e que vous comprenez les gens mais ฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไร่ค non je ne les comprends pas très bien. Non, je ne les comprends pas très bien. Peu de i l amie. l fan, l'ami, la mère. Vous avez une amie? Avez-vous une amie? Ka, di Oui, j'en ai. Oui, ลูกสาว l l e la fille ค <La fille. S 1> ุณมีลูกสาวใช่ไหมเอ e วอู l ีน v e z v o u s une f i l l e ไม่ดิฉันไม่มีลูกสาว Non, je n'en ai pas non, je n'en ai pas.